Et bonsoir à tous, c'est le passé du futur qui vous parle. Vous êtes dans Memento Mori, enregistré... Euh... Pas en direct. Voilà, un peu en avance parce que... Il faut pas le dire ça, c'est la magie du de ce qu'on veut, l'enregistrement. Ok, on commence <rire> <rire> on recommence. Euh, voilà, on enregistre dans le passé pour que vous soyez diffusés dans le futur. Du coup, ça servira à rien de nous appeler pour vous plaindre parce que ce sera déjà enregistré. On n'a rien à offrir. <rire> rien à on nous donnera non plus. De toute façon, on n'est pas là pour plaire. On n'est pas là pour avoir. rire. Exactement on va commencer avec un morceau de Martyr Dodd, le groupe cool en album et mais un peu trop qui fume un peu trop et qui boit trop sur scène. Ça dépend, une fois sur deux, je dirais. Ah bah moi j'ai pas eu le bon morceau de. En tout cas, un morceau cool en Album, et du coup, on va écouter le morceau Cashless Society issu de leur prochain album qui sort en exclusivité. Yes, exclusivité MNT Theory. Et Bandcamp. Ça, c'est pas vraiment pareil. Donc, euh, l'album s'appellera Ex Hamaran et ça sortira euh, le 10 mai de cette année chez Southern Lord. Euh, voilà, Martyre De toute façon, ouais. si vous nous écoutez, vous connaissez, vous adorez. Cool. Carrément. Donc, on écoute tout de suite Martyre Dodd. Vous sur même Mori, on vient d'écouter le nouveau morceau du futur album de Martyr Dodd. Voilà. Ce qui laisse euh, euh, voilà, penser que ce sera un bon album de ouais, Crust. Bah, comme si on en doutait mais non, bah, voilà. Bah, pour le coup il change quand même pas beaucoup de style. Il faut qu'il bien un 4, voire c'est bien le 4ème, voire 5ème là. Album, ouais ouais. ouais je pense hein. Il me semble bien oui. Ouais, il faut euh... une date, euh, date unique au mois de mai, euh, festival à Rennes, hein au Neuronois Fest. Date unique, je crois comment ça va se passer. Hein. Bon, j'espère bien pour eux. <rire> <rire> Parce que là, du coup, ça doit être l'aller-retour. Euh, ouais, -être, bah ouais. Euh... Ah. <rire> prier, oui, bah après, <rire> voilà. il, il, aura, il sera pas en gueule de bois du, de, du concert de la veille, donc c'est peut-être euh, ouais, pas plus cool, bon. Ah ouais, ouais, mais tu sais, il euh, y, y a de la bière dans les aéroports. <rire> peut-être qu'il est très performant. Un peu de duty-fruity, euh, ça te met dedans direct, <rire> <hein>. <rire> OK. Euh, bon, moi je vais détendre un petit peu l'atmosphère avec Aurore Vacui euh, qui est un groupe italien euh, de post-punk euh, un petit peu froid, comme on dirait. Euh, c'est un groupe avec des membres euh, de la troupe d'Agipunk pour ceux qui connaissent un petit peu qui sont un petit peu des enfin, qui rentrent gros label euh, Creuspunk hardcore euh, italien. Euh, voilà, euh, moi j'aime bien ce qu'ils font, ils ont sorti un EP, deux albums, euh, ça tourne pas mal c'est bien bien voilà bien côté Gote un petit peu à la Joy Division genre de conneries. Euh, l'album s'appelle Return of the Empire. Moi bon, j'ai pas j'ai pas l'année la, de sortie mais c'est assez récent. Et voilà, on y va. Sur Memento Mor, ouais. je crois qu'il y avait deux morceaux. Non, bon, je... non, non, non, j'ai mis qu'un, il durait 4 minutes, donc j'ai pas envie que ça dure trop longtemps. <rire> donc on vient de s'écouter à l'instant, Aurore vacuit, euh, donc euh, voilà, groupe, euh, groupe post-punk euh, d'Italie, de Bologne, si je dis pas de conneries. Voilà, je sais pas, ça jamais trop joué dans le secteur, mais ça peut, parce que c'est un groupe euh, qui tourne. Oui, mmh, pourquoi pas, très bien, très bien. Ouais. Euh, bah écoute, c'est moi qui ai passé du gore -grain. Oh, alors... Ah non, j'ai vu un truc marqué gore, serait-ce... Oh, euh, je, voilà, je suis... Oui, ouais, c'est bon, plutôt grind, mais je me demande si la batterie n'est pas programmée aussi. Enfin voilà, c'est... Après, c'est plus du concept que... Si la batterie que... est c'est du gore tout ouais, le <rire> <à voir>, <rire> Non, non mais au, je veux dire au-delà de c'est cool ou pas tout ça c'est comme le punk avec une boîte à ride, c'est le punk à chien, c'est comme ça. Oui, ça. Alors qu'il faut un chien normalement pas bah, une boîte à ride. Dans bon, la scène qui souffre. <rire> Voilà donc du coup c'était pas ça du tout que je voulais dire. Bon allez à la vote. Euh, on... voilà On va s'écouter un groupe dont je prononcerai pas le nom parce que c'est très long Et euh, c'est pas très prononçable non plus euh, Voilà C'est le truc que t'as marqué possible. gore dans la liste des morceaux Oui on est parce que c'est plus facile de parler du nom ah, d'album Que du nom du groupe putain, va... Non parce que si tu veux rien que le nom du En fait ils ont fait un morceau de 40 secondes Où les paroles c'est juste le nom du groupe ouais, Mais ça chante hein. tout le long des 40 secondes Si tu veux Voilà, le, le, intro déjà plus longue l'abréviation, ouais. je sais plus, il y a 53 lettres donc Ah oui, bon, d'accord. C'est oui, ce groupe là donc euh. oui, <rire> ce fameux groupe. La présentation <rire> est vachement plus longue que le morceau quoi. Avec Ah <rire> oui, avec un logo qui on dirait que c'est un tas de bois en fait et puis, oui, non, euh, mais... sinon, euh, voilà, et ça vient de Durban euh, en Afrique du Sud. <rire> internet est formidable. Tu tu comme ça, tu déroules, tu dis oh tu internet, internet, internet, puis d'un coup on te montre un logo dégueulasse comme ça, tu fais ah euh. impressionnant. Euh, voilà et juste après on va s'écouter Ed Warner. Six lettres, cette lettre, cette lettre. Vraiment facile à prononcer. <rire> c'est cool. Euh, groupe de tour, qui fait comment on va dire ça c'est pas une classe score hein, je pense qu'on peut dire ouais, ça. Ouais. ouais, ils disent un petit peu creuse, parce qu'ils ont des, des sonorités maintenant qui qui tirent un petit peu dessus mais ça l'est pas à 100%. Voilà et je vous ça, la voix n'est pas trop quoi. Oui, je vous conseille de pas aller écouter le l'ancien groupe du batteur parce que c'est c'est voilà. Personne n'assume, y compris lui euh, <rire> voilà Il sortent un nouvel album euh, Dans très très peu de temps Et voilà, c'est un morceau du nouvel album Qui est très cool mmh. Pour information, il sera disponible via euh, Crustatombe Car nous participons euh, à ces <rire> disques C'est en encore publicitaire Vous avez été présenté <rire> pas euh, On s'écoute euh, un groupe de gore euh, au nom imprononçable Ed Warner juste après You motherfuckers react c'était Ed Warner et juste avant euh, le groupe oul de Durba. Ouais, c'était cool. Bah oui oui, mais voilà, ce tu on s'ajoute sais, beaucoup sur le concept du nom mais ce... Oui, bon après c'est pas inaudible. C'est que en fait j'avais vu passer le truc puis j'avais pas écouté, je me suis dit ouais, c'est un nouveau un groupe concept à la con où ça va pas plus loin. Bon, il y a un peu de blast. C'est cool. Alors du coup ça va. Mais oui, bah, le blast ça va toujours. Ça Plutôt que un peu un, un machin un peu thé euh... boîte à rythme punk. <rire> <rire> Voilà, c'est quand même plus comme sympa. les groupes avec qui on a joué à Paris, tu veux dire Ah ouais, là, mais... bah, je... Ouais. <rire> je pense même non si la soirée il... était nulle, c'était mieux quand même. Okay. <rire> euh, on va s'écouter un petit peu de euh, un, nou un nouveau groupe de hardcore que j'ai découvert. Euh, ça s'appelle Regional Justice Center. Euh, c'est un peu hardcore moderne qui tire vers le power violence, euh, c'est américain, c'est très très bien fait. Et ils sortent euh, un, un split avec euh, Woundman, euh, qui sort euh, le 19 avril. Du coup, je crois que 19 avril, c'est le Aujourd'hui du Futur. Euh, si vous vous le, le, le, On le est le le 10, du futur. donc euh, non. non L'émission était pas prévue le 17, 19. On 18. 18, donc c'est le Demain du Futur. C'est Demain du Futur, voilà. Ça sort demain, vous qui nous écoutez euh, en direct. Euh, donc on va écouter euh, Regional Justice Hunter avec le morceau Aspiration et juste après Wound Band avec le morceau Manslaughter tout ça issu du même split et ça sort en 2019 chez Atomic Action Records et ça va aller très très très très vite c'était c'était euh très bien et c'était oui. Windman et juste avant Regional Justice Center. Oui, c'était très bien. Moi, ouais, ouais, c'est ouais, du franchement ouais, bonne on découverte a que les On est deux groupes là et puis quoi le P Euh ouais, un Split OP. Ouais. Donc euh, nous ils ont mis chacun un morceau dispo. Euh. On est encore dans les exclusivités. Là. Oh là là, c'est terrible. Ouais, c'est Donc c'est ça mais voilà, c'est c'est la c'est la, la musique, on la vit, ouais. on la, on la transpire et <rire> voilà, on est dans l'actualité quoi. Tout à fait. Tout la musique, ça se vit, ok. La menthe ah, mori, ouais, émission culturelle. Voilà, avec une intervention de Philippe Manoeuvre, merci. C'était cadeau. <rire> Il est là souvent. Ouais, ouais fais pas trop les c'était cadeau là, parce que ça, ça rappelle des trucs d'émission qui sont pas terribles. Ah, je ouais. sais. Ouais, ouais. On rente on fait pas de pub ici pour... Euh... D'accord. Je sais pas. Je suis un peu déçu parce que j'ai pas le j'ai pas la référence Alors, moi je vais mettre un petit peu de musique. Ah, c'est le principe Voilà. donc j'ai vais un groupe de rock mec qui vient passer du Gorg grind impprononçable. Moi je vais mettre de la musique propre là. c'est un groupe hollandais qui a joué ou qui va jouer à Mircourt avec leur gars Isaï de de Mircourt. Euh, je sais plus, du coup, ce que mon émission était préparée pour de février, donc je, je pense que le groupe a déjà joué. Ce serait cohérent. Il s'appelle bitter Bittergrounds, c'est un groupe de punk, euh, voilà, punk un peu hardcore. Euh, le titre, c'est Life of Violence, c'est l'album... Euh... Hololands, euh, ouais, Hololands, c'est ça. Euh, voilà, bah écoute, c'est pas trop mal euh, Juste après, on va s'écouper Coupe Gorge, euh, qui est un groupe de, de hoï avec une grosse tendance hardcore euh, qui qui nous provient de, de Brest. Euh, l'album Trouble, c'est un LP une face sorti en 2018. Le titre est précipice euh, voilà donc c'est tout un petit peu le, le renouveau ouy oh, il, euh, il y a du bon, il y a du moins bon mais pour le coucoupe gorge ils sont ils sont bien ouais, donc bien euh, cool, ouais, donc ça c'est crème quoi. Et on y va. la prochaine fois des peut-être une émission thématique, thématique vous êtes toujours sur mais <rire> <rire> mm. on à l'instant vient d'écouter coupe gorge donc euh, groupe de hardcore euh, à tendance euh, skined de euh, de Brest et juste avant bit bitter grونز euh, donc voilà donc euh, renseignez-vous sur la scène là il euh, y a des très bons groupes euh, genre traître de, de Lille euh, Sadome 81 de Brest aussi qu'on je pense que les groupes on les a déjà tous passé mais voilà en plus il une bonne entente entre tous ces euh tous ces petits groupes là voilà, qui sont du bon voilà des bons groupes euh, anarcho anarchoille voilà que ce que globalement sur le renouveau oille euh, il y a un peu euh, ouais il y pas il y pas à manger il y a pas mal, a pas mal, de, avanger, a pas mal de fierté quand même un petit peu lié quand même à il y a toujours eu hein là-haut il y la fierté de son de ton origine de ton pays de ton euh, ah, ton drapeau de ta ville de ta machine euh, de tes chaussures de tes chaussures de ton logbon euh, à tout tout n'est pas toujours bon comme malgré le fait que ils il, il se revendiquent souvent anti tout n'est tout n'est pas toujours bon non plus. Voilà. Oui voilà, ça peut rester des gros groupinhos virils quoi. Oui, c'est ouais. ça. Comme enfin bon bref, c'est on n'est pas là pour faire le procès de la oui. hoye. Euh, qui a du contrôle. Gérandi euh je vous <rire> pour le coup, ils sont peut-être un peu bofs mais ils sont assez clairs clairsem. Oui, clair <rire> mais c'est quand même un gros con, tu vois, enfin, de tout ce qu'on entend à chaque fois, c'est que c'est un gros con qui veut se bagarrer quoi. Ouais, voilà. Et, et voilà, le procès a commencé, ah, es, il faut parti, le petit marceau là parti. pour... Bah non mais tu vois, c'est <rire> pas ça que j'appelle un, un environnement safe... J'évacue la salle <rire> Non, tout à fait. <rire> euh, donc on va passer Interarma, un groupe, euh, je sais pas, il se poste pas mal de trucs, euh, sludge pas mal de trucs, euh, voilà. Ça fait un mélange d'un peu tout ça, et il sortent un nouvel album chez Relapse, là j'ai vu ça passer, euh, genre Relapse Records ont fait un truc sympa pour une fois, ok cool. Et euh, voilà, ça vient de Richmond. C'est... C'est la ville des municipales et compagnies, ça, non C'est bien possible. Je crois que c'est ça. Oui, ouais. oui. peut-être. Voilà. Ouais. C'est moins rapide que Municipal Ouest, <rire> globalement. Euh... Il <rire> bon, y a peut-être des membres dedans, tu sais. Peut-être. <rire> Procès de Richmond euh, Non, après, <rire> Municipal Ouest, euh, ils en font pas plus que ce qu'on leur demande. quoi <rire> voilà Ils disent, oh, on aime le trash, les requins et la bière. <rire> <rire> ok, voilà. écoute, c'est un concept tout à fait on n'en demande pas beaucoup plus euh... si ah oui si as raison, en fait. <rire> autant pour moi euh, voilà donc un terrainrama bon gros morceau de 7 minutes euh, que voilà, qui me euh, qui me plaît beaucoup c'était inter à l'instant. Bien cool hein. Ouais, carrément ultra cool. Ça très, très, très bien. Après voilà, euh, sur les autres albums, je pense peut-être même sur l'album qui vont sortir là, il y a des morceaux un peu plus dodo c'est tout mais là une espèce de grosse progression comme ça bien bien planante, bien prenante, c'est ah, même ça si pose bien l'ambiance ça. ultra radiophonique quand même, je que j'adore. <rire> c'est parfait. Hein. Non non, mais c'est c'est adapté à mmh. une grande à grande écoute, c'est tout à fait. Ah bah je veux dire que le mec qui était là pour Radio Musette il <rire> a servi hein. Mais c'est bien, il est parti, du coup on va pouvoir passer aux choses sérieuses Avec Casio Judiciaire euh, hey, as, -ce Je, je kiffe, mais c'est spécial dédicace à toi Ah euh, c'est sympa, <rire> ah bah, je suis touché, vraiment là j'en ai des larmes aux yeux quoi. Mais il y, ah. y a souvent des dédicaces pour toi quand même hein. Ouais mais c'est parce qu'on a tellement de goût quand même J'ai l'impression, c'est évident, ça saute aux yeux Donc euh, groupe de synthpunk, un peu cold wave et un peu Lofi Euh, c'est des parisiens, je suis sans mener mon truc ah, à ah, la ventre de biche là, et bah c'est exactement ça. Euh... Ça monte, ça monte, ça monte, c'est super. <rire> Avec des paroles euh, mi-dépressives, mi-débiles, euh, voilà. Donc euh, moi j'aime beaucoup, et euh, on va écouter le morceau Rendez-vous issu de leur deuxième démo, euh, alias la démo Rose. Et juste après, on va enchaîner avec euh, Peace Grave euh, du gros death metal ultra bourrin ultra dégueulasse ultra gore. arrête drop, arrête, euh... arrête arrête ça fait des trucs. J'ai la nausée. Ultra bourros même pour euh, <rire> paraphraser euh, Mathieu. Donc euh, ce sera le morceau euh, Posthumous Humiliation, issu de l'album éponyme qui est sorti cette année chez Profound Lore. Voilà. Donc euh, Peace Grave est juste avant Casio Judiciaire. 1 2 3 4 Alors <rire> voilà. eh ben c'était c'était c'était quelque chose qui nous a surpris par l'arrêt du blast. Oui, mais euh, comme on n'est pas en direct, euh, les gens ne comprendront pas. Alors euh, c'était euh, Peace Grave, leur nouvel album, le gros de grosse euh, brosse. Ouais, bross, c'est cool. bross. ouais, un gros doux, Ouais, c'est euh, américain. De euh, j'ai pas marqué même un peu grind des grind en fait. Oh, ça c'est pour carrément bien. Donc voilà, et puis avant, c'était très euh, casio judiciaire pour le plus grand plaisir de mon voisin. Ah, oh, c'est vraiment bon, super. <rire> euh, non, euh... musicalement c'est pas mal, la voix est un petit peu un petit moi, peu relou bien. mais c'est pas il pas il pas, il pas, il pas, il pas nul pour autant hein, mais ouais, non euh... mais bon, faut, après voilà, c'est un style quand même assez particulier ouais, c'est très particulier dans ce genre de délire. Ouais, Donc, mais voilà. ça ça passe bien. Écoute, je suis fatigué, on va dire c'est un peu particulier, <rire> c'est pas vraiment dans mes goûts. Mais qu'après tout, tous les goûts sont dans la nature. Eh oui. Pour le coup, tu as quand même des goûts <rire> qui ne sont quand même pas toujours excellents la euh... merde putain ah, okay. <rire> Bon alors, moi j'ai mettre de la vraie merde, là, là, des les groupes euh, voilà qui Calanana euh, foot et shit dans on va s'écouter Negative Approach. Oh. Euh <rire> issue du 7 euh, 1900 de 1900 Tu de vas 1982. te faire casser la gueule par le chanteur du groupe en fait. Ça <rire> bon, fait il est super long, je sais rien du Oh, tu sais par ah, le guitariste bonjour avec par le par le guitariste qui parce qu'il nous aurait écouté. <rire> ah, putain, <t> <rire> dur. Donc euh, voilà, j'ai voulu mettre un peu des, des classiques du groupe hein, euh Tied Down. Mm. Euh, sorti sur un LP en 83 et Ready to Fight euh, du EP 82, voilà, donc il y a deux trucs euh, différents. Donc c'est un groupe Ricin euh formé en 1981, je ne sais plus la ville. Je sais pas si c'est côté côte ouest ou je ne sais plus. Ouh, j'aurais dû avoir cette information, désolé C'est important quand même, aller groupes de hardcore de cette époque euh, D'où il venait Mais voilà, Negative Approach euh, qui s'est réformé Qui joue encore, euh, qui fait des toujours des concerts agressifs euh, Qui sont euh, relativement bien Et juste après On va s'écouter Crimson Scarlett euh, Qui est un groupe euh, ouais, Qui est plus post-punk euh, Je crois qu'ils sont canadiens euh, Le titre Sanctuary Du EP euh, sorti en 2012 Qui s'appelle aussi Crimson Scarlett Allez, c'est parti You made your choice now Don't turn it back Wasting your time But you just won't make it back What will you say That you're having fun When you have your second thoughts Why did you fucking run? Time down On a fucking leash Time die Your time before you set me up to me Now it's gonna hurt to See your fucking eyes Time Down On a fucking day Time Down You're a Time Down Where are we? Time Down Now it's gonna be You made your choice Out of No back Wasting your time But you just want Get back c'était excellent c'était surf ouais, ouais un pôle surf un post punk ouais, c'est punk rock cool. voilà. euh, donc c'était Crimson Scarlett euh, voilà que je sais pas trop si ils ont de l'actualité ils ont sorti pas mal de trucs c'est Arnaud notre notre cher Arnaud Dubois qui m'avait fait découvrir euh, ce petit groupe via sa compile euh, je sais plus comment elle s'appelait sa compile euh, une compile CD qu'il avait faite euh On les adapte déjà pas mal ça, non Ouais, bah, il, a, il faisait beaucoup de compil, c'est très bien qu'il le refasse un petit peu d'ailleurs, ça manque un petit peu. Et juste avant, euh, les excellents euh, Négative Approach, euh, voilà, vive Hardcore 80, ça chie quoi, c'est agressif et c'est génial. Voilà. Oui, oui, oui, ouais, c'est très mal dire. C'est bien résumé. Euh, bon, on va s'écouter un truc qui chie un peu moins et qui est un peu moins agressif, hein. Euh, voilà. Oui, non, on est bien d'accord, ce n'est pas ça, euh... obligatoire. <rire> euh, on pourrait, hein, mais là, là non. Alors, on va s'écouter Nightwatcher. Voilà. Moi, je t'ai passé euh, depuis pas mal de temps à côté de ce groupe là en me disant euh, ouais c'est un truc pop, euh, mélo euh, comme, euh, que, je sais pas en fait je voyais tout le temps une copine en question qui le, qui partageait les morceaux et tout en disant ouais c'est trop, cool, trop cool mais sauf qu'elle a une passion pour les trucs mélo euh, que je supporte pas et du coup j'avais vite mis ça de, de côté mais ce qui est dommage, excusez-moi de te couper mais c'est que <rire> ce groupe là euh, on a eu la proposition pour les faire il y a peu avec ah, Big bah Ness, voilà. de Nantes euh, bah, ça, ça aurait excellent. pu être cool bah, sûr, oui, euh, voilà. tout à fait Et enfin bon voilà, donc du coup je me suis quand même, euh, je me suis dit allez vas-y, c'est un grand jour aujourd'hui, essaye, euh, on sait jamais, peut-être que c'est ton groupe préféré. C'est pas mon groupe préféré quand même, n'exagérons rien, mais c'est vachement cool, et puis un truc euh, un peu power pop comme ça, euh, qui est politisé en plus, c'est pas souvent, et du coup c'est d'autant mieux. Voilà, c'est un morceau qui parle de colonisation, donc je... voilà. Positive fait... Oui oui, des effets positifs de la colonisation, <rire> <justement>. <rire> bien entendu c'est un de mes premiers contacts avec la politique' ça. quand j'étais genre en seconde je crois un truc comme ça un de, mes, un de mes profs d'histoire euh, nous a expliqué en fait qu'il n'était pas là le lendemain je sais pas quoi parce qu'il faisait greffe parce que justement c'était le moment où euh, le gouvernement voulait euh, en remettre dans les programmes scolaires que la euh, colonisation ça avait eu un impact positif et avec leur culte sur le coup je pense comme un euh, tout connard'ant euh, voilà j'avais rien suivi C'est dans les programmes du coup Je sais pas, bon, ça avait -ce été ce que s'est passé, euh, euh, genre de connerie bon, Je pense qu'on quand même dû faire un peu un tollé, enfin, j'espère. <rire> bah ouais, je c'est un peu. point formidable. Hein. Et donc voilà, ça, avec leur recul, je me dis putain quand même, c'était solide. Euh, voilà, et juste après, on va s'écouter Cafard. Bon ça, c'est la, la, la grande gloire de, de Facebook et des gens de Metz qui partagent des morceaux. Et euh, en fait, c'est trop trop cool, c'est un groupe de, du Québec, enfin de, du Canada, de Vancouver. Vancouver Euh, c'est de l'espèce de cross. Pour le coup, ça va vite. Ça crie, c'est agressif, tout ce que tu veux. Et putain, c'est trop, trop, trop mortel. <rire> C'était cafard à l'instant. Ouais, c'était cool. C'était cool, ouais. C'est mortel, tu, hein. Tu l'as bien vendu, puis ça correspondait bien. Oui, oui. bah Après, c'est pas difficile à, à décrire non plus. <rires> hein. Vrai. Ça va vite, ça à base, c'est cool. Oui, bah merci, je... Voilà. Bim. Voilà. Le style de l'émission, on voit à peu près où ça va, quoi. <rires> mmh. bon, je qu on je qu'on est deux minutes en retard. Mais euh, ça m'a l'air d'être l'heure ouais. de l'agenda à conseil. L'agenda à En direct. Voilà. Bah, Et voilà, pour une émission dans le futur. exact. Oh là. Ah oui Il oui. ah, ah y a du décalage. Brouille, le temps <rire> va trop vite. du décalage horaire dans le futur dans le passé Et puis toi es pas prêt hein Non Et pas du mais tout Mais c'est pas grave j'ai une date euh, Donc euh, si vous nous écoutez euh, à la radio c'est demain Pour nous c'est dans une semaine Et si vous nous écoutez en podcast euh, c'est trop tard Mais il y a Octopulp euh, AG Armée Alors je crois que c'est au grattoir Voilà, oui, donc euh, oui. c'est-à-dire le 19 avril. OK, donc première voilà. date de sa tournée. Ouais, euh, non pas la première mais euh, ah ouais une des une des premières. Déjà. Il joue euh, je sais plus où avant et puis euh, Ouais. Donc, euh, mmh. donc voilà, là, pour l'Octopool plus il joue aussi au mois de bah tu l'as peut-être du coup. Euh... Ouais, donc ouais. tu tu as dit que c'est le 3 mai, c'est ça Non, le 19 avril. 19 avril. Ah non, mais oui, du coup. Ça. Alors moi je ouais, on oui. parle de ça du concert de Moyen aussi. Oui. à Moyen avec euh, Octopool possible justement président routine et ouranda fatale du punk urbain de Nancy je sais pas comment on parler non. donc euh, je je dis pourquoi pas ensuite is euh, family present euh, Los fastidios soirée hein bon après ils essaient globalement voilà, c'est là oui avec euh, the love the love quoi keepers oui The Love, The Keeper, au Black Baron le jeudi 11 avril. Ça sera ça sera déjà passé, tant pis <rire> J'ai pas calculé. Loin dans ma mmh. Oui, mais c'est pas bien rangé. Alors, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop. ça c'est ce week-end. 14 avril, ça sera fait, sera fait, sera fait. Le vendredi 19 avril, le même soir, au Black Baron à Nancy, il y a euh, Low Relief, du Lemo Hardcore de Poitiers. Mais j'ai pas, tu me... Ah, tu m'embêtes euh... Ah oui, c'est marqué aussi. Et euh, le même soir, c'est... C'est où Putain, mais c'est marqué vraiment pas genre d'aconcerné jamais non, fait bah... pour l'instant. Oui, <rire> voilà. C'est pas la meilleure affiche la... Ah, mais c'est le on a déjà parlé la dernière fois, c'est le festival à Sarthelène. Ah, voilà. Oui, bon, et eh ben vous écouterez le podcast et vous, vous ferez pas chier. Alors <rire> euh, ensuite euh, toujours le même soir, le vendredi 19 avril au bar le commerce à Mirecourt. Il y a Kaleko Urdangdak euh, de la, de la... Oui, hein, voilà. et la consigne du punk rock un peu oie aussi de Célestin Le 28 avril Pour ceux qui aiment les gens qui chient par la bouche, il <rire> y a Doom Sister chez Narcisse. Ah avec... dans la grande salle, dans la grande salle avec le bal des enragés en première partie. Ouais. Euh là, on passera pas de morceaux deux. C'est ça. Euh bah, de toute façon non, on passera les originaux les Smith euh, voilà. mm -hmm. donc tout ça ça se passe le 28 avril mais c'est déjà complet je crois. Ben entendu. Mais bon après d'une euh... évidence. Bah, en même temps tu mets Doom Sister sur une affiche. <rire> <rire> dire c'est c'est souvent sold out hein. Eh tu regardes Arena. Et il a mis d'homesister sur l'affiche, c'était complet. <rire> Au tannerie, ils ont mis d'homesister sur l'affiche, il y a eu 30 personnes. <rire> et bah ouais L'effet des aides, ce sera complet aussi. Enfin, c'était complet, ça complet, complet car c'est dans le passé. Oui, tout à fait. Mais ne parlons pas de choses. Oh, c'était une super <rire> soirée, vraiment. <rire> euh, voilà. Euh, le, le, le, le, le 4 mai, le retour du fantôme du passé avec Bud Spencer, qui se reforme et qui rejoue au Black Baron encore avec euh, un logo qui j'ai bien Black Metal Il avec... oh, y a des faux, ça doit être Inumita. Non, <rire> ça le je sais pas, c'est Prong, mais c'est pas le c'est pas possible ce soit Prong, mais euh... Non, pour Black Baron, ça serait qui surprenant effectivement. Ouais. Prung, prong, Pong. Ouais, enfin bref, un groupe comme ça et Star 80. Voilà, ça se passe le 3 mai euh, au Black Baron à Nancy. Le 11 mai à la Souris Verte. Bonne grosse date comme il faut avec Peter and the Test Tube Babies. Ouais, ça, ça ça va être cool Ça c'est cool. Ouais, cool. ça c'est ouais, c'est ils ont rarement fait les vieux groupes de punk euh, mmh. euh, à la souris Verte. Mais parce qu'en fait, c'est ah, le c'est le même mec qui tourne euh, euh, Nashville Pussy, Thomas de Ouais, ouais de, de Rockin' Dog C'est ça, là. et qui joue aussi dans euh, ce groupe de un groupe de garage avec la bassiste de la fraction qui s'appelait qui s'appelait Garage Lopez. A... <rire> t'as dit le premier truc avec Garage qui venait à l'esprit <rire> bah oui c'est pas complètement con <rire> euh, oui mais bon quand même enfin euh, bref voilà ce, ce groupe là et cherche 69 voilà Tout ça ouais, c'est le vous pouvez y aller après oui c'est pas grave euh, ça, ça, donc c'est le 11 mai à la Souris Verte à Epinal le 19 mai et on s'arrêtera là il y a les Rameneurs de Ménhirs Pourquoi je me suis pas arrêté avant <rire> C'est en fait, ah, il faut le dire, il faut le, le dire. regret immédiat. Ah, c'est au Roulier, c'est pour ça. Voilà, c'est pour ça. Ah, allez. Voilà, les rameneurs de minir à la brasserie du Roulier euh, au Val d'Ajol. Moi, enfin, côté Val d'Ajol, je crois. voilà, avec euh, Outspoken le dimanche 19 mai. Tout à fait, les préventes sont toujours en ligne. C'est encore pas complet. Eh voilà. voilà. Bah Donc euh le roulier pour la pour ceux aussi qui euh, qui ne connaissent pas, c'est le même endroit où a organisé l'Antinational Fest où et où il y a une, une petite brasserie artisanale très sympathoche. D'ailleurs pour tous ceux qui nous écoutent et qui sont fans de l'Antinational Fest, euh, l'affiche est publiée. Ce sont des rébus. <rire> Amusez-vous, <rire> mais les publier. Voilà, un indice. Vous allez en colline de Sion <rire> <rire> Voilà et du coup euh, pour euh, parler d'un concert qui se passe dans le coin dans très très peu de temps bah, il se, euh, voilà du coup c'était la semaine dernière euh, c'est le fond du crew euh, qui est un groupe de hip-hop euh, de la zone euh, Romarie-Montaine euh, d'ailleurs il faisait une émission de rap euh, je ne sais plus comment elle s'appelait tu te souviens Marcus leur émission MSI Connexion Sur écoute sur écoute voilà mm. Voilà, c'est exactement ça. Alors, comme The Wire. Faisaient... Putain, je suis en train de regarder The Wire. Ça s'appelle surécoute en français. C'est oh, la meilleure gueule. série du monde. <rire> <rire> voilà, Sur Écoute, euh, qu'ils avaient une émission de hip hop euh, sur Gamoso pendant une grosse année. Euh, donc voilà, le fond du crew, ils sont plusieurs. Euh, ils sont trois, quatre à chanter. Euh, voilà Ils ont sorti une petite démo voilà qu'on pas se souvenir. quoi ce bordel ah, Le fond du crew, c'est quoi le délire Miak's Big V vie C'est quoi le délire Hein C'est quoi le délire Acco pour rapper sa propre vie. Fallait que ça sorte comme le premier feat avec Louis. Parfois je lève le doigt, toutes fois c'est juste pour le qui je fume trop. Je flotte face aux jolies friche, panique chez Zeus comme un court. J'ai déjà nické des 900 sans capote bon, camus est amusé, là, t'es sourd, mon coup de broncher, le roi des faux plans C'est relu tu serrais la tour sans. C'est pas suffisant, il nous manque c'est évident avec eux sans lubrifiant, Il nous baissent, on se le sort. Vampire du gouvernement, c'est quoi le délire Les bleus et habit de pouvoir. Tu bourre du café, Une à un dans ses placards Le taf nous rend malades En plus de sens, je se suis au bar. Les femmes de plus en plus banales Aux têtes, ça pue des noirs Bande de bâtard Je vous nous remplir loin de ces connards ah, hey. Depuis plié en quatre C'est toujours la même histoire J'écris des rimes en vrac Tous les jours, je fume des pétards Le fond du coup des débarque Le type ma team te braque Merce, le premier hack Même effet, ta première latte Parfois, comme d'eux que je craque Surtout quand j'ai pas de batte Casse-toi, veux pas mettre du sel Dans mon platte, pas de pasta sous nos gueules, j'y légifère J'ai peur que mon père Qui est plus sous terre porte toi le cœur peut le faire c'est quoi le délire porte toi je peux peut le faire chez côté porte toi le cœur peut le faire c'est quoi le délire porte très clair que mes mots deviennent trop rogues je me barre en un éclair et j'emmerde vos faux à fond raconter est un grand cimetière si je déprime à qui la faute je veux bien payer pour mes fils mais jamais pour ceux des autres tes école que je crois à chaque fois me perplexe je n'écoute pas toutes vos conneries je vais pas chanter la messe tu cares sur ce que tu écris va falloir que tu promesses pour moi c'est du thérapie un milieu de vos histoires basses c'est pas le plus que je veux détruire c'est plutôt votre all alais surtout quand j'en suis ravi calé sans tendresse que cassé ribéry, table foi, de casser comme il estrélittable fois c'est ma faiblesse c'est du des colonies comme écrit à tout vitesse faire planning de sa vie, en silo et en creteste Faut faire vous dire les conneries, que tout joué de la trompette Je sais pas dans l'harmonie, on mène pas à la baguette Gros volume, bien faire du tri, toi ta playlist de girouette Gros volume, bien faire du tri, toi ta playlist de girouette Je suis fatigué ce que j'écris, mais que loin le gros marionnette Est-ce le trash qui m'a choisi, en ce cas là je suis prophète Se répète de ça le prix et le phrase est un peu la L'improvoque c'est toute ma vie, pas question de faire la diète même dans le noir je sais quel prix, ne m'errye martel ta tête, tu n'en fin d'ontologie. Pas alors je frappe mon dans le noir dès qu'elle vit. Et déris martel ta tête, tête. c'est big big qui pousse un cri. Le bien fond c'est bien en tête, Comme un là j'ai plusieurs vies. Côté court et côté fait. Comment ça là j'ai plusieurs vies. Côté court et côté fait. Comment ça là j'ai plusieurs vies. Côté court et côté fait. Par toi, le cœur c'est quoi le délire Par toi, le cœur rebel c'est quoi le délire toi, le cœur, évolver, du coup départ le fond du coup départ petit magic de bac de premier vu le fond du crew a1 msu connection 2004 octogone voilà. Donc euh, voilà, le concert était la semaine dernière euh, au bar euh, au bar du comment euh, Le point central. central, exactement. Ouais. Merci. Euh, donc voilà, c'était sûrement bien. à suivre. Ça y est, c'est à vous. Ok, bon, on, on va passer. Ouais, c'est des trucs très très très rapides du coup. Un, Un, petit, peu très, très euh. Un petit peu de grindcore comme, comme dit. <rire> Avec euh, le nouveau morceau de Full of Hell. Euh, issus de leur prochain album. On reste dans l'actualité, dans les Bonjour, exclusivités. Exactement. Dans les gros labels. Euh. ouais vu qu'ils viennent de signer chez Relapse. Donc, euh, Full of Hell, groupe de Grindcore Noise, euh, ultra efficace. C'est produit par Kurt Baloo. Ah, quand et, même, euh, solide. Eh, donc, le morceau s'appelle Burning Mirror, et c'est issu de leur prochain album, qui s'appellera Weeping Traur. Et ça sort le 17 mai, chez Relapse. Et on reste sur le Grindcore, juste après, avec Fluoride, un euh, groupe que j'ai découvert euh, un peu par hasard euh, oui c'était sur euh, une, une chaîne euh, je sais plus comment ça s'appelle cette chaîne youtube du mec qui passe tous les trucs grind euh, du moment ah bah oui c'est tu avais déjà tiré des trucs ouais, euh, de grind entre deux, deux morceaux euh, entre deux albums tout nuls de gore grind il y a souvent des trucs ultra cool et donc euh, Fleuride en fait partie euh, c'est un groupe de Philadelphie qui joue ultra rapidement c'est super bourrin, super cool donc on va écouter le morceau euh, South Reform, issu de leur nouvel album euh, Disentiglement, c'est une sortie 2019 aussi, chez React with Processed et Nerve Altar voilà vite un instant. Ah, fioride, ouais, et voilà et, euh, et juste avant effectivement, c'était full of hell avec un petit morceau euh, bien cool, une petite, une petite partie un peu euh, noise lunch comme ça au milieu euh, du mmh. grind, ce que ouais, j'aime toujours bien. J'aime bien les trucs oui c'est ouais, oui, y... un son c'est un, un son assez moderne hein. En, oui, c'est ça à un côté une, noise voilà, mais c'est petite partie noise et puis ouais, grind moderne mmh. qui passe très très très bien. Carrément voilà. en tournée cet été. Oui, visiblement à euh, l'obscène, du coup. J'imagine qu'ils jouent, j'imagine, coulent à Dans tous les bons festivals de d'Odos. ouais je pense. Hein. Bon, mais je c'est bien. Ah oui, carrément, carrément. Et puis, ils sont souvent en Europe, eux. Ah oui. Au oh, une fois par an, pas oh, Une fois par an, une ah fois ouais. tous deux, quand même. C'est qu'il y a plusieurs fois qu'on les voit, quand J'avais vu en live, mais oh ouais, euh, sur les affiches, tout ça. C'était Hakim qui m'avait fait découvrir, il les avait fait jouer au grinding d'éléments. Et c'était la putain de branlée, un truc de ouf. Donc, depuis, je suis... Oui, ouais, parce que ça répartit un peu de mes, de mes chouchous. Quoi. Ouais, très très bien. Voilà. Bon, moi je vais détendre un petit peu euh, cette cet atmosphère pardon euh, brutos, avec deux groupes nancéens, donc un euh, un plutôt récent et un autre euh, qui doivent être un petit peu les, les précurseurs du style. Donc on va commencer par Joy Disaster, euh, qui est un groupe de euh, ouais, qu'on qu met dans la case post-punk. Euh, qui vient de sortir un album donc là en janvier de cette année qui s'appelle Aeternum. Euh voilà, moi j'aime bien The Disaster. Euh, le titre c'est Dealer of Life. Donc vous pouvez trouver ça euh, en, fin ils ont c'est un clip un un clip à chaque fois sur euh, sur leur album. Voilà, c'est quand même c'est un truc assez pro quand même The Disaster hein, euh, la gros la un bon label, euh, voilà, tu sens qu'il démarche quand même assez bien, mais c'est du genre c'est cool. Euh, juste après on va s'écouter euh, casse product euh, qui donc du coup un vieux vieux groupe euh, formé en 1980 à nancy euh, par spas donc je' passé ce groupe là euh, car euh, le donc euh, voilà le, le formateur du groupe est décédé en, en février de cette année donc j'avais parlé j'avais entendu parler de ça donc euh, j'avais envie de faire, faire un petit hommage quoi euh, donc euh, l'album euh, try out sorti en 1982 le titre Never Come Back. J'ai quelque chose que j'ai déjà entendu, je connais pas trop le groupe hein, un petit peu enfin de nom mais voilà, ça c'est un groupe euh, un titre que je connaissais notamment grâce à Marilyn qui aime beaucoup euh, ce groupe. Donc on écoute ça. c'était c'était casse produit casse produit ouais donc en fait euh, en thématique euh, de prochaine émission on peut se faire une spéciale bad cave minimaliste allez, hein allez <rire> moi je dis oui le truc god euh, god euh, on met pas de lumière on est tous habillés en, en chauve-souris et puis ça euh, va ça ça, ça, ça, ça non, loin, globalement là. ça devrait ah, aller j'ai ouais. ouais. ouais, <rire> ouais, euh, un shirt rouge ouais mais un peu plus de bordeaux rouge sombre <rire> bordeaux, ah, donc euh, Casse-Product on vient d'écouter ça à l'instant donc euh, voilà, c'est un, un vieux groupe euh, assez référence de Call Wave euh, bien électro euh, de Nancy et juste avant Joe Disaster euh, avec le titre Dealer of Life euh, sur leur nouvel album qui vient de sortir cette année euh. Voilà va Très bien, euh, on va parler d'un concert euh, dont on n'a pas parlé dans un jardin concert mais qu'on va en parler quand même parce que c'est quand même une bonne date euh, cool dans les Vosges chaque année euh, c'est le Gérard électrique qui se passe à Gérard Armé Ouf qui qu'il passe des musiques électriques Oui, oh, c'est vachement ça. bien. On ne fait pas de, fait pas de, de pub pour euh, la Motor, euh, motor Day, alors ça se passe aussi à genre armée puis passe du rock. On ouais, va... <rire> oh, C'était une blague. <rire> oui, je sais pas. J'ai peut-être même pas dû chercher une réponse, en fait. Euh, voilà, ça commence le jeudi 18 avril, donc en plein au moment on sera en train de, de, de, de diffuser. C'est-à-dire maintenant, là vous devriez y être. Bon, après... <rire> Le 18 avril, c'est « Expérience musicale ». ce ça, faut être dans le coin. <rire> Pour sourcer. Déjà, quand on dit « Soyez particulier, soyez curieux », c'est le... Mais... bien rendu. C'est une bonne façon d'amener quand même les gens à pas venir. Voilà, le lendemain, vendredi 19 avril, il y a « and Friends ». C'est un... Concert euh, C'est un game concert Parce qu'en fait C'est sur le thème D'un jeu vidéo Qui passe en fond Avec eux Qui font de la musique par dessus Un peu comme un ciné concert Mais euh, version jeu vidéo Avec des membres Donc de Totoro Le groupe de post-rock euh... Oui toi t'aimes bien ça Oui, oui. Bah oui J'aime bien Parce que c'est pas mal Oui non, mais t'as déjà passé Ça oui. veut dire Oui oui Parce que c'est très cool Oui voilà. oui Ah puis j'ai lu une interview Il pas longtemps D'un autre groupe Qui parlait d'eux de ouais. J'y ai, rep ai, ai repensé Cette semaine à ce groupe là donc, Ça tombe bien as pensé à moi <rire> Ouais Tu t'es dit j'étais vaguement sympa bah Rien à voir avec le fait d'être sympa d'écouter un groupe euh, de post-rock. Non, mais c'est pas ça qui fait que les gens sont sympas d'écouter du post-rock. Cette habile manière de dire non. Non, non, non excuse-moi, je, je n'arriverai pas compris. à ce non, que on tu attends. on a attends. compris. Ouais, je que... <rire> Alors, il y a quoi après Vous <rire> que je t'avais manqué Moi, je suis <rire> déçu. Euh, ensuite, bah, ça, c'est le soir-là. Le 20 avril, il euh, y a Nicolas Dick Solo, euh, membre fondateur de Kill the Trill. Ouais. Ah ouais. <rire> quand tu connais pas ça changerait. C'est ça. Fin. Tu me dis que quand tu dans ça l'autre un truc euh, dans le noise, le truck, tout ça ça doit être un truc assez solide mais euh, moi j'en sais rien. Et voilà. Et ensuite euh, ça ça se passe à tout à Gérardmer évidemment hein. sachant qu'il y a qu'il a qu'il a qu'il a qu'est-ce euh, qu qui se passe euh, où Je crois que c'est tout à l'MC en fait. cette année. Oui, oui. D'accord, il y a pas le gratoire. Non mais il y a un truc au mais il mais... ouais, y a eu des petits eu des embrouilles des bastons <rire> et puis, Non, euh... pas de baston mais <rire> C'est un peu ça devient un peu compliqué de faire des trucs au grattoir des fois. Donc bon, mais on bon. aime beaucoup le grattoir quand même. <rire> faudrait qu il faudrait que je un peu plus au grain. Ouais, <rire> non mais on irait plus haut. Ah j'ai essayé non, enfin c'est Ouais, c'est oui, oui, compliqué d'organiser. Ouais, c'est ça. Mais... Euh, voilà, euh, avec ça il y a ni ni comme n NI, euh, le groupe français de comme les chevaliers. Presque, oui, d'une euh... part et ce peut sûrement de deux Moi, je pense, ouais. Euh, voilà, mais euh, c'est de la nouille euh... Enfin, noise. Entendons nos ouais, ouais, ouais. bien. Oui, oui, noise, voilà. rock, euh. noise rock. Noise uh, rock, crotrock, uh, tout ce que tu veux uh, qui est uh, plus audible que Merzbow ou des trucs du genre. c'est bien quand même. Oui, mais <rire> c'est quand même vachement plus audible. Ah bah, voilà, oui, c'est normal. Euh, Merzbo, donc euh, ouais, on s'en écoutera un morceau d'ailleurs une fois que j'aurai fini de faire des conneries et avec ça il y a Jean-Jean. Rien à voir avec <rire> euh, avec Maloka et rien, c'est Jean-Jean vient placer bien de... placer de la haie ouais Non, ça c'est peu probable. Et le lendemain, le dimanche, il y a la projection du film documentaire Diesel de David Basso qui parle de... Du Diesel and Dust à Fribourg. Non, si. bon, ah, <rire> Qui parle Des de... Des gilets jaunes et <rire> la crise de douleçons. Ah, <rire> en fait, c'est Mad Max. Voilà. Ça parle d'un mec <rire> qui essaye de faire le plein et puis il peut pas faire le plein. <rire> et il brûle tout. Voilà. C'est à peu près aussi intéressant que le film. Euh, tu as vu la bande-annonce Euh, Diesel Non, j'ai vu Mad Max tout court euh, mmh. c'était chiant. Non, Diesel, ça parle c du coup bon. des Uncommon from Earth. Ouais, oui, c'est pas mal centré Le... autour de ça autour mais de ça parle globalement de la c'est la scène alternative française hein, pour faire mmh. simple. Il Francauille... ouais, y a pas ouais. mal de gens aussi il y, a... y a un peu d'Against Me même si ouais, c'est pas que la scène, c'est juste l'alterno mmh. tout court. Il ouais, ouais. y a Against Me aussi dedans, il y, a... y a Poubelle qui y en parle pas mal enfin, ouais. Il a fait d'autres trucs lui dans... c'est pas en lien avec Fabien 1 aussi euh... ça n'a euh... rien à voir euh... non Le réalisateur là il avait pas fait des, déjà des, des bah, sorties d'autre chose. David Bassou, euh... il a fait énormément de Deport notamment dans une Common Front Mars, le training of Voilà, oui, il y avait rien qui fait une donut effectivement. Euh, ouais. Oui, c'est lui qui a fait le clip où il y a Bad Bad qui fait "Oh les mecs, euh, trop bon." Voilà. Enfin, pour <rire> ceux qui auraient vaguement <rire> une idée de quoi je parle, c'est super. <rire> oui, elle a fait sans doute, sans doute. Voilà, et donc euh, donc euh, je disais le dimanche 21 avril, voilà, il y a projection du documentaire avec David Bassou le réalisateur lui-même. C'est euh, là 11h30. Voilà, comme ça, si tu t'as pas pris assez de noise dans la gueule, tu, tu te lèves et puis tu vas tu vas écouter ça. Euh, voilà, sur toute la scène alternative française, paraît-il que c'est assez cool. Voilà, et tout ça, ça se passe sur Jarmé à la MCL, donc le week-end du 18, 19, 20, 21 avril. Et voilà, toujours une initiative très très cool. Du coup, on va s'écouter Ni, avec un morceau dont j'ai peut-être vaguement noté le, le titre. Alect ni, ni oui ni non ?« Oui, après, est-ce que j'aurais vraiment dû le dire Je sais pas. Euh, <rire> pourquoi pas Et juste après ça, euh, rien à voir, on va s'écouter Cronstat. Alors on en a déjà passé il n'y a pas longtemps, mais... Euh, voilà Oui, pourquoi c est... C est... Bah, Parce qu'il n'y a pas longtemps, il y a des mecs qui ont censuré une chanson d'Aldebert qui était été euh, apprise oui. dans une école. Parce ouais. qu'ils disaient que c'était pas gentil avec les policiers. Alors au début, je me suis dit, bon, bah on va passer à Aldebert, histoire de faire chier les gens. <rire> Et je me suis dit qu'en fait... Ça ferait pas chez les bonnes personnes si on passait Aldebert, y compris moi. <rire> euh, donc du coup on s'écoutait les constats sur un morceau qui dit que les flics c'est des connards et euh, qu'ils ont euh, certainement raison à un nombre de pourcents bien trop élevé. Voilà. c'était constate euh, et juste avant c'était ni voilà qui sera, euh, ouais, ni qui sera en concert euh, donc con gère améîtrique le week-end du 18 19h 21 avril et euh, ouais juste après constate euh, voilà n'oublions pas que les les violences policières n'existent pas que voilà il' a pas du tout d'oppression systématique des manifestants de tout ce qui pourrait aller un petit peu contre contre l'ordre du monde quoi hein oui grand qu france tout le monde a ses deux yeux actuellement c'est ça <rire> Pour voilà. Voilà. Juste pour prendre... rappeler euh, euh, que Loïc, si on en a qui avait suivi un peu cette affaire, qui était un manifestant euh, qui s'est arrêté à Bure et aussi à, à Hambourg pour le G20, euh, est toujours en taule là-bas. Ça fait plusieurs mois qu'il est toujours en taule à Hambourg. C'est un mec de, de l'Est de la France. Et ça fait trois mois, c'est le seul, seul qui est encore en taule. Ah, et voilà, Hambourg, formidable. Es, c'est pas exemple les euh, habitants ouais. en France ici. <rire> c'est parfait. Le monde voilà. va bien, le monde va bien. Pendant que ce cher Jérôme Cahuzac, bien sûr, euh, échappe à la prison. Euh, c'est une petite connivence de juge euh, qui lui donne moins de deux ans de prison. Et moins de deux ans de prison, c'est aménageable en en liberté conditionnelle. Voilà. En rien du tout. C'est cool, hein Ah, <rire> ça fait plaisir. Comme quoi, niquez pas deux banques, enfin deux vitrines. Niquez plutôt tout un peuple et ça sera super. Qu'est-ce qu'on s'écoute dans la joie et la bonne humeur pour la suite Ah bah, bon, du totalement... Ouais, du gros métal, ouais, ultra donos. Euh, allez, dédicace à David. Euh, death Metal ul, ul, Old School Lent Putride C'est avec... Tomb Mold Non c'est pas Tomb Mold <rire> Mais c'est Witch Vomit Donc on est pas tombé loin euh... Si tu le <rire> dis eh, je... Le morceau Le morceau s'appelle The Tomb Tu vois ah, Putain eh, Voilà Donc euh, The Tomb The Witch Vomit Un groupe de Death euh, Bah voilà Comme je viens de décrire C'est issu de l'album euh, Scream From The Tomb Below Et eh, eh, c'est sorti Sur le label Memento Mori Oh, oh c'est bon. mignon Ils ont pas demandé pour le nom la <rire> okay, On n'a rien déposé, les gros Rien déposé Donc, euh, c'était donc sorti en 2016, et on continue avec euh, Triumvirful, un groupe de Black Death. Bon, c'est encore plus putride et encore plus noir que le groupe précédent. Ouais et ouais, ouais C'est produit par le même mec, et le morceau, c'est Urine of Abomination euh, 3, 3 En fait, ça vient de l'album Urine of Abomination, puis ils ont pas mis de titres sur les morceaux. Ah, c'est bon, j'aurais bien écouté le 2. C'est <rire> le... un le... prequel le... <rire> euh, En plus, il y a une petite intro euh, Noise euh, qui, va, qui va te plaire, je pense. Ouais Donc, euh, donc tout de suite, euh, du gros gros gros Death avec euh, Witch Vomit et Triumphire Fool. c'était solide hein. ouais c'était Triumvirful euh, Gros Death euh, bien lourd et euh, juste avant euh, oui tu vomites Gros Death <rire> ouais, c'est ça, <rire> ça, ça c'est mon petit bloc c est, c est mon petit, petit style, bloc David euh... allez voilà bon, et... c'est ton genre ouais. c'est oui, ton truc c'est ton temps même j'ai pris beaucoup de plaisir voilà <rire> Mais il euh, y a pas ils ont pas piqué un morceau de solo à Hortelm. Il y a un, eu un petit passage où c'était euh... Qu'est-ce qui raconte sens... Non non, c'est vraiment c'est pas une connerie. C'est Hortelm, c'est un groupe inécoutable et euh... <rire> <Je> <rire> il y a <rire> Putain, Pour le coup, ça je veux dire Et pourtant, ma définition de nom écoutable est quand même et assez, assez large. Ouais. Là, c'est vraiment inécoutable. Vraiment inécoutable. Ah, il faut vraiment que j'écoute, alors. Il <rire> vraiment que j'en passe. C'est le même espèce de petit morceau de riff complètement inaudible qui est en boucle pendant une heure. et a... Genre En une heure, il y a cinq variations sur le riff. C'est horrible. C'est vraiment... horrible. Bon bah, on va faire une spéciale ce groupe-là, euh, la prochaine. Voilà, voilà. Ouais, <rire> c'est super. Et il y a un petit moment où dans le morceau-là, c'est euh... ça. Bon, après... Euh... Ce pas le style le plus original du monde. Hein. et Non. Puis, voilà ne cherchent exactement. pas l'originalité. Mais si ça ce trouve, c'est une référence. Avec une petite... Peut-être, je... oui, j'ignore. D'ailleurs, c'est JP l'Octopulpe qui m'avait fait... Ah, qui bah, à la base, en fait, c'était un jeu. C'était, ah, tiens, oui, on oui, va oui. mettre ça. Qui oui, sait oui. qui tient le plus longtemps à écouter <rire> Donc quand on est à faire ça avec une musique, c'est pour te dire un peu le niveau de... Dès que c'est lui, en plus, ça doit être euh... oui. ouais, pas mal, pas mal. Oui, oui. Je suis en train de boyer avec vos conneries, là. Bon. Elle va mettre là-haut, il fait non, pas, pas chier. Je suis désolé. Oui, non, vous parlez dans votre coin, là. <rire> bah. <rire> <rire> bah, bon, je ne connais pas non plus, hein, donc euh, après, voilà. Ah, mais il oui, s'intéresse. Oui, <rire> oh. Bon, Bon, oui. allez. Musique, je vois pas la terre bien passer. Alors de là haut dans ouais. scène où je non, sais non, pas non, quoi. Rien à voir. Euh, donc c'est les deux derniers morceaux de la soirée. Après nous rendrons l'antenne. Ah bah c'est pour <rire> dire ça. Euh. <rire> Tout à fait mais je et c'est important de dire bonjour, d'introduire de... l'émission et c'est important de savoir la refermer avec brio choisir le bon morceau. Il tend le bâton, mais hein on dit rien. Ah, vas-y, vas-y, vas-y. Donc alors, on va s'écouter donc de Tite, donc euh, le premier c'est Age of Collapse euh, qui est un groupe de Neo Crust euh, ricain, qui n'existe plus. Bah c'est euh, assez récent mais ça n'existe plus. Euh, l'album s'appelle Transmission le titre euh, Descentitized. Euh, on avait joué avec eux, aujourd'hui on les a vu, je sais on plus. Les avait vus, on les avez vu, on les vu à le du grand sauvetage. Ouais, c'est ça, Très très solide. C'est ça, c'était très bien en live, en enregistrement, je trouve ça un petit peu moins bien. C'est un peu heavy et creux comme ça. Enfin je Ça me cause un peu moins le ouais, bon, voilà, Je ouais, me ouais. souviens d'ailleurs que je t'avais regardé, je t'avais dit putain les trois champs c'est trop cool. Où tu me l'avais dit On avait eu cette discussion donc oui ouais, non c'était c'était c'était ultra ensemble. puissant en fait. C'est le truc. Et juste après donc on va se remettre va se mettre aussi un groupe de ricains de Seattle qui s'appelle The Briefs euh, c'est un groupe de punk rock euh, super énergique. Hein. Je vais pas dire à la Toy Dolls mais bon c'est cette énergie là quoi en gros quoi de, du punk Rock avec comme, assez, assez rigolo avec des lunettes euh, funky tout ça quoi c'est ce délire là L'album s'appelle Sex rock Object à <rire> <funky>. Ouais mais une <rire> lunettes funky c'est pas rien. Oui, c'est cool. Hein enfin, moi, ça le titre Destroy uh, the USA. Et voilà, Boobacarys, la bagarre dans l'octogone. Octogone Mémeto Mori, plus actuel que jamais. Donc à l'instant, vient de s'écouter euh, le punk rock à lunettes de The Briefs, et juste avant, euh, le crust à, à dreadlocks de Age of Collapse. Voilà. Oui. Voilà, j'ai regardé le truc comme j'ai pu. Hein. Oui, oui. C'est oh, oh, oui, très très bien. Toi. Voilà, donc euh, on annonce la prochaine émission qui se déroulera donc... Le euh, 16 mai. En direct le jeudi 16 mai. Ouais. Euh, l'émission toujours euh, du coup en rediffusion le mardi de la semaine d'après donc je peux pas vous donner de date exactement comme ça à 16h euh, vous pouvez écouter le tout euh, le podcast sur les, les euh, sur la radio euh, Gameozo donc www.radiogameozo.eu et sur notre site internet memento mori-radio.com exactement voilà. donc il y a tous les podcasts de toutes les émissions Euh, n'hésitez pas parce qu'on fait pas ça enfin, si fait ça pour rien c'est pas grave mais si vous pouvez enfin, voilà, ça peut servir à Oui mais dit, à écouter, ouais, ça peut être ouais, cool oui. oui. podcast, oh ouais. plus ouais, ouais. qu'en direct mais... Sûrement ouais. pas, euh... je n'ose pas aller voir les statistiques. <rire> <rire> je vous dis que ça venirait moi ce soir. <rire> <rire> voilà, bah, à bah, merci à notre euh, bénévole Marcus. Ouais. Toujours fidèle. Et oui toujours. <rire> <rire> Et encore, <rire> <rire> pardon <rire> d'avoir trop parlé. <rire> Assez, petite info, on n'a pas dit Negative Approach, on parlait, ça vient de Détroit. Voilà. Détroit, donc voilà. Parce que en a ouais. quand une émission culturelle. Ouais, Détroit, Seattle On est dans le même ouais, monde, est... On est pas loin, on est, est pas loin, on est pas loin. Baltimore. Ouais, surtout ouais, The Wire, trop cool. <rire> <rire> Et ouais. voilà, ça même sera même le mot de la fin. <rire> <rire> allez, des bisous, à bientôt. Bonne soirée à allez, tous, allez, ça à ça à la prochaine. Écoutez de la rock. Salut